Mm ¶¶ -hmm. Saya Bongo Ia pas on À la façon de Cunabé ah, Chez nous au Gabon Allons, allons les amis de Franceville en la que reprena